Du jeûne 23. Si j'oubliais, j'ai mangé ou bu, j'ai terminé mon jeûne et rien sur moi, Dieu me nourrit et mon eau.